Trente-cinq. Trente-cinq. À l'aéroport. À l'aéroport. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. Est-ce que c'est un vol direct? Est-ce que c'est un vol direct? Une place près du hublot non fumeur, s'il vous plaît. Une place près du hublot, non fumeur s'il vous plaît. Je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais modifier ma réservation. Je voudrais modifier ma réservation. Quand part le prochain avion pour Rome Quand part le prochain avion pour Rome Y a-t-il encore Deux places de libre Y a-t-il encore deux places de libre Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Quand est-ce que nous atterrissons Quand est-ce que nous atterrissons Quand serons-nous là-bas Quand serons-nous là-bas Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville C'est votre valise C'est votre valise C'est votre sac C'est votre sac Ce sont vos bagages Ce sont vos bagages Combien de bagages puis-je emporter Combien de bagages puis-je emporter Vingt kilos. Vingt kilos. Quoi Seulement vingt kilos Quoi Seulement vingt kilos Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.